Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Nous avons découvert ensemble, tout au long de la saison, de nombreuses sorties vidéo. Nous les regardons à nouveau tout l'été. Avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon, Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa ville. L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans Gotham, le Joker. Changer les choses. À jamais. Impossible de faire marche arrière. À leurs yeux, tu n'es qu'un monstre. Comme moi Qu'est-ce qu'on a Rien. n i non, ni pseudonyme quelconque. Vêtements faits sur mesure, rien dans les poches, à part des couteaux et de la poussière. Bonsoir, commissaire. Pourquoi c'était ainsi sérieux Les gens meurent. Que pourrais-je y faire Endurez-le, devenez le paria. Faites le choix auquel personne ne fera face. Le bon choix. g o t h a m a besoin de vous. The Dark Knight, le chevalier noir. n o u v e l opus des aventures de Batman r é a l i s é par Christopher Nolan avec l'excellent Christian Bell. Un DVD Warner Home Video.